Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le sujet se rapporte sur comment l'incident peut justifier une mesure radicale dans la région des Grands Lacs. Face à la longue et récurrente pénurie du carburant au Burundi, Certains conducteurs avaient trouvé une solution palliative en allant chercher du carburant en RDC, précisément à Ouvira, a v a n t qu'un incendie occasionné par un bidon d'essence ne pousse l'autorité administrative congolaise à interdire le commerce de carburant vers Bujumbura à partir d'Ovira. La question qui se pose est de savoir. Si l'ouverture s u r la RDC peut constituer un palliatif aux grosses pénuries observées dans la capitale économique Si oui, légalement et au vu des accords et conventions de la libre circulation des biens des personnes et dans la région des Grands Lacs, l'acte d'achat chez l'autre est-il permis Dans quelles conditions Et pourquoi l'autorité congolaise a-t-elle radicalement et i n u l a t é r a l e m e n t Fermer la ville à l'approvisionnement des véhicules burundais. Quelle collaboration existe-t-elle sur ce rapport entre autorités burundaises et congolaises Et si on élargit, que se passe-t-il sur les autres frontières du Burundi, au sud, à l'est et au nord-est L'Itega peut-elle explorer ces canaux et autoriser les Burundais à s'approvisionner chez les voisins en attendant qu'une solution définitive soit trouvée au nom de la suppression des barrières tarifaires et des facilités de circulation des biens, des personnes et dans les AC Voici quelques interrogations qui Nous avons et qui sont suscités par l'interdiction soudaine de l'autorité administrative du territoire d'Ovira, tout commerce transfrontalier du carburant. Et pour explorer cette problématique, nous sommes avec quatre invités il y a Gaëtan d a i k i e n g r o u k i y e Chargé du cadre juridique auprès du cabinet du ministère a d o l'IAC. Gaëtan, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il y a également Jean Douimana qui est le porte-parole de l'Observatoire de lutter contre la corruption et les marvelations économiques au l Common Cycle. Bonjour et bienvenue, Jean.、Euh, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos confrères qui sont là. Soyez encore une fois le bienvenu. Merci beaucoup. Il y a Justin Moulenda, intellectuel congolais vivant au Burundi. Bonjour, monsieur Justin. Bonjour. Et enfin, il y a Élie Ronald de Bonisa qui est l'expert en commerce international. Monsieur Élie <coughs> Ronald, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci de l'invitation. À la cabine technique, vous êtes avec Albert o u Andouayo et Innocent Abiboniman à la réalisation d'Oléans c e Italiaux. Pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à Eli e Ronald de Bonisa, expert en commerce international. Est-ce que l'ouverture sur la RDC peut constituer un palliatif aux grosses pénuries observées dans la capitale économique Ce n'est pas l'ouverture sur la RDC, même si vous voulez seulement. C'est ici tous les pays qui constituent notre communauté, soit la communauté est-africaine,、mm -hmm. la CPG, et ainsi de suite.、Mm -hmm. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a une grosse pénurie du Karbira. Ici, précisément au Burundi, à b u j a m b u r a on essaie de s a u v e trouver d'autres solutions qui peuvent être des solutions secondaires. On se déplace d'ici à gauche à droite pour solliciter du carburant de ce qui peut constituer la solution à notre problème.、Oh. Aujourd'hui, que ce soit les personnes physiques, les vendeurs, ceux qui ne se déplacent pas à voitiers et ainsi de suite, Essaye de chercher des solutions ici à côté en RDC, précisément au Vira, à Cavin Vira.、Mm -hmm. Mais aujourd'hui, il y a ce que je peux dire, un obstacle qui est réel, qui constitue vraiment un obstacle de commercialisation de ce produit du carburant. Et la RDC essaie de son côté à protéger la communauté congolaise. Parce que si aujourd'hui nous avons cette pénurie ici à b u j u m b u la pénurie peut se déplacer aussi en RDC parce qu'on aura de r e p r i s de carburant. L'approvisionnement aura aussi d'autres complications. Et, et je trouve vraiment qu'il doit y avoir des solutions, des solutions d'ensemble. Avant, pour... avant de proposer des solutions, M. Élu Ronald de Boniza, est-ce que légalement et au vu des accords et conventions liées à la libre circulation des biens des personnes et dans la région des g r a n d l a c est-il permis l'achat chez l'autre Oui, c'est vrai. Par、euh, accord de commercialisation l'union d o u n i è r e entre les pays, il doit y avoir une liberté de circulation de b i e n de s personnes, ainsi de suite. Mais il y a toujours des imperfections à corriger.、Mm -hmm. Parce que le carburant aujourd'hui constitue un enjeu majeur de commercialisation ou de coopération entre les deux pays, que ce soit la LDC et le Burundi. Il faut trouver un terrain d'entente de ce commerce et aussi il faut que la, la, la coopération entre les deux États soit aussi une bonne coopération. diplomatique pour arriver à cet enjeu de commercialisation. Mais ce que vous pouvez retenir par cela, c'est qu'il y a toujours des imperfections à corriger. Sinon, les lois, les règles, les tests, les conventions, il y en a, on les voit, c'est bien écrit. Mais la mise en application de ça vraiment constitue beaucoup d'imperfections qui doivent être corrigées. Même question pour vous, M. Gaëtan Daikengruki, qui est le conseiller juridique près du cabinet du ministre de l'EAC. Au vu des accords et conventions de libre circulation des biens des personnes dans la région des Grands Lacs et légalement, s、euh, i、si、vous parlez acte d'achat, il faut l'entendre dans plusieurs angles.、Mm -hmm. euh, D'abord,、euh, si on parle de la libre circulation des biens et des personnes, cette liberté existe,、euh, trouver une base légale à partir des textes et des conventions que les pays mettent en place. Donc, pour mettre ces accords et conventions en place, les pays et les États ont une vision de promouvoir la cohabitation pacifique et de faciliter la circulation des biens et des personnes ressortissant s de ces pays. Mais le but principal, c'est promouvoir l'économie. Mais il y a un autre principe qui est là. Un pays, quand il trouve que ses intérêts peut sont peut-être menacés, par exemple, vous avez donné un exemple de, de l'incendie、mmh. euh, qui a été causé par peut-être la commercialisation du, du carburant dans des bidons.、Mmh. Euh, si on trouve que peut-être une telle mesure peut、euh, provoquer des incidents internes, un Pays est souverain, il est libre、euh, peut-être de prendre des mesures pour protéger、euh, sa population,、mm -hmm. mais aussi protéger la population congolaise et protéger la population burundaise.、Et、cela revient à chaque autorité qui voit que si on laisse peut-être la commercialisation d'un produit qui est sensible comme le c a r i b r e vous savez que d'abord, le c a r i b r e c'est un produit assez sensible, c'est volatile、euh, à ce moment-là. Ça nécessite certaines réglementations, ça nécessite des suivis, ça nécessite des mesures qui sont prises par les autorités administratives.、Mmh. Puisque les pays, l'administration, le u r premier rôle, c'est de protéger sa population. Et dans ce cas, comment on a respecté la loi de libre circulation des biens des personnes La libre circulation des biens des personnes existe, et bien ce sont des textes qui sont très clairs. Mais n'oubliez pas qu'il y a un article qui montre que chaque pays, quand il trouve que peut-être il y a des signes majeurs qui montrent que sa sécurité ou bien la, la sécurité de sa population est menacée, il peut prendre des mesures de limiter temporairement. Le droit, l'accès à cette population, donc、euh, de restreindre d'une certaine manière la libre circulation des biens et des personnes pour la protection、euh, efficace de sa population.、Mm. Y aurait-il une autre raison qui explique la fermeture unilatérale et radicale de la ville de l'approvisionnement des véhicules burundais Dans la communauté est-africaine, je parle de, de, de cet exemple,、euh, il y a des textes qui régissent l'approvisionnement du c a r b u r a n t pour les véhicules. Par exemple, quand un véhicule quitte le territoire burundais pour se rendre à Dans un autre pays partenaire de la communauté, il y a un nombre de litres qu'à retour, on ne doit pas dépasser dans ce réservoir.、Euh, je reviens vers vous, M. o n s i e u r Jean de Wimana, qui est le porte-parole de l'Olicom. À votre avis, pourquoi l'autorité congolaise a-t-elle radicalement fermé la ville à l'approvisionnement des véhicules de Burundi a Au niveau de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la m a l v v i s a t i o n économique, nous, cette question, nous ne la traitons pas de cette manière parce que. Ça, c'est une question conséquence d'un problème posé. Les conséquences que vous voyez, vous allez même trouver d'autres problèmes liés à ce manque de carburant dans notre pays. Vous allez trouver beaucoup de conséquences, même plus désastreuses que ça. D'abord, le fait même de transporter. Dans le bidon、euh, l e c a l bilan alors que vous savez que c'est un produit très dangereux. Aller conserver le carbide dans les maisons, c'est un autre problème. Nous nous avons crié au effort chaque jour au niveau de l'Olicom、mm -hmm. et que l'état burundais o doit à tout prix chercher des solutions alternatives pour. Résoudre cette question de manque de c a r b a d e Sinon, il y aura tant de problèmes. Les fraudes vont augmenter au niveau des frontières limitrophes de notre pays, le Congo et la Tanzanie même. Et pourquoi pas, le Rwanda s'est fermé déjà. Il y aura tant de fraudes, il y aura tant de problèmes parce que le c a r b i d t produit pétrolier. Ce sont des produits qui causent énormément de problèmes. C'est la raison pour laquelle、euh, vous trouverez normalement au Carbira dans des stations dédiées à la conservation de ce produit. Alors, les gens qui viennent d'ici pour aller au Vira, pour aller à la frontière b u r u n d i c o n g o l i e e là, c'est un problème déjà. Et quitter le territoire burundais pour aller. Transporter un bidon d'essence dans d'autres pays, s'ils t a e t les uns, vous trouverez que cela est un grand problème. Alors, selon vous, l'interdiction de ce commerce faisait partie des solutions face à ce problème Au niveau de l'autorité congolaise, moi je trouverais qu'il n'y aurait pas de problème. Ils ont pris de telles mesures parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un produit très dangereux, d'où il faut trouver des mesures rapides pour protéger la population. Donc, c'était une mesure de protection en suspendant cette vente. Avant toute spéculation politique, diplomatique, il faut toujours passer d'abord à la protection de la population qui utilise ce produit. C'est pour cette raison que nous avons toujours crié qu'il faut vraiment l'omniprésence de ce produit sur le territoire national. On a mis en place une société pétrolière, Sopébou, Il faut que cette société v a i u e à ses activités pour tracer les lignes de l'utilisation de son produit.、Mmh. Il faut qu'il propose des solutions. Il faut que l'autorité de cette société、euh, vraiment quitte le silence pour parler. Au peuple burundais, et surtout pour tranquilliser au peuple burundais, comment ils vont s'approvisionner de ce produit comme des rares dans notre pays. Jean Douimana, pourriez-vous résumer en bref、euh, les raisons qui ont poussé l'autorité congolaise à interdire son commerce、euh, du carburant au Burundais Ce que je pense, je ne sais pas、euh, vraiment dans la pensée des autorités congolaises, mais ce que je crois, Ce que les autorités congolaises, une fois trouvé qu'il y a une dame qui a causé des incidents à cause des bidons pleins de、Karubira. c a r u b i r a c'est à partir de cela. Et quelle autorité congolaise a pris de telles mesures、mm -hmm. Et toute autre autorité respectueuse qui aime <coughs> son citoyen doit évidemment adopter d e mesures pour protéger le citoyen lambda qui、euh, utilise ce genre de commerce. Pensez-vous que cette décision a été prise en concertation avec l'autorité burundaise Quand il s'agit de sauver, de protéger, je pense que l'autorité congolaise. A le devoir d'adopter de toutes m e s u l e s possibles pour protéger son citoyen.、Mmh. Ça ne devrait pas. Parce que d'abord, le commerce de k a r u b i r a voir son état de transport, Ne devrait pas être un sujet de discussion entre les autorités de ces deux pays parce que ça ne relève de la diplomatie, ça ne relève、oui. pas non plus. Ce sont des cas de fraude, si vous voulez, parce que l'IRPAL n'est pas permis de transporter par tête d'un débiteau local ou、mm、b -hmm. i l a Monsieur Elie Ronald e Bonisa, vous êtes l'expert en commerce international, seriez-vous du même avis que Jean Ndouimana qui propose que la solution d e Ne devrait pas être concerté entre les deux pays s'il s'agit de protéger sa population. Oui, c'est vrai. S'il s'agit de mesures de protection pour la population locale, on ne devait pas se consulter une ou autre. Mais vous devez passer directement à la protection de la population.、Mm -hmm. Mais s'il s'agit de mesures ou de solutions diplomatiques, là, vous, vous comprenez que vous devez être ensemble avec d'autres de l'autre côté pour trouver une solution d'ensemble. Et, et comme on parle de la circulation des biens des personnes, quelles collaborations existent-elles sur ce rapport entre autorités b u l u n d a i s e s et congolaises Je pense en premier lieu que la décision a été prise suite à un incident qui a eu lieu.、Mm -hmm. C'est-à-dire, de ce fait, il doit y avoir une enquête pour déterminer. Déterminer les causes de cet incendie. Vous devez faire à ce qu'il n'y ait pas d'autres dégâts secondaires qui peuvent être en relation avec ce qui a eu lieu. Dans ce cas, il est un peu impossible ou un peu difficile de faire des consultations entre les autres parce que c'est de votre responsabilité à faire cela.、Mmh. Et aussi, il faut prendre cette mesure pour revenir à la normale. Pour établir d'autres systèmes de bonne gestion de ce commerce, pour éviter qu'il n'y ait d'autres éléments p o u i s n t causer d'autres incidents. S'il s'agit de l'autre partie de faire des consultations entre l'autre pays qui est le Burundi en état de crise, vous devez le faire entre les parties qui sont impliquées directement dans la commercialisation de ce produit. Si ce n'est pas encore fait, on peut l'attendre. Mais si c'est fait, on devrait le voir réellement. Je suppose vraiment qu'il y a une étape aussi à faire, peut-être ultérieurement. Mm -hmm. mm. Monsieur Gaëtan d a i k e n g r o k i e vous êtes conseiller juridique au sein du ministère de l'IAC. Quelle s collaboration s existe-t-elle n s entre l'autorité congolaise et burundaise en rapport avec? la Décision déjà prise d'abord, ce que je vais parler, c'est mon point de vue、uh -huh. euh, comme juriste pour prendre une mesure afin de protéger sa population. Des fois, on n'est pas obligé de faire des recours, de faire des consultations avec les autres. Surtout que、euh, lorsque on gère la situation en beau p é r i o d de famille, on est obligé de trouver des solutions immédiates. Pour protéger sa population. Et puis, les négociations, c'est après. En plus, pour le commerce du Calbira, je suis sûr et certain qu'il y a des textes assez clairs qui régissent ce commerce du point de vue le transport, la livraison. Alors, à ce moment-là,、euh, moi, je, je vois que les consultations diplomatiques, ça, c'est une autre affaire. Le premier devoir que l'autorité congolaise a en cas d'incendie, comme、euh, l'a déjà parlé mon frère, c'est d'éviter que d'autres incidents puissent survenir.、Mm -hmm. À ce moment-là, pour protéger. On n'a pas besoin d'attendre. Donc, vous voyez que les négociations, les consultations, ça prend du moment. Alors, si on voit qu'il y a péril à la demeure, on est obligé, on est appelé de prendre une décision immédiatement. Et puis,、euh, peut-être après, quand on verra que les causes qui ont provoqué l'incident. Sont disparus, à ce moment-là, on peut penser à alléger ou à trouver d'autres solutions palliatives.、Mmh. Je reviens vers vous, Justin Molinda. Vous êtes un, un Congolais qui vit au Burundi depuis longtemps et vous avez entendu ou vous avez été au courant de la mesure interdisant le commerce du carburant au Burundi a p a r t i e Dovira et à votre avis, quelles seraient les causes ou les raisons de cette mesure Les causes ou les raisons de cette mesure,、euh, je pense que ces causes dépendent de la situation qui avait prévalu à la frontière. C'est juste à la frontière, puisque、mm -hmm. les gens ne se rendaient plus dans des stations où on devrait acheter、mm -hmm. le produit. Alors, tout ce qu'ils faisaient là, c'était d'une façon clandestine、mm -hmm. et ce n'était pas régi par la loi. Et、mmh. la première chose que l'autorité congolaise devrait faire, c'était d'arrêter d'abord. Il pouvait réagir par émotion ou bien par la loi qui devait protéger son peuple. Ça, c'était la première chose. Et aussi, on n'a pas arrêté la circulation des hommes et de leurs biens.、Mmh. Cela a continué, mais seulement. Mais la vente ont... du carburant La vente du carburant était arrêtée momentanément.、Mmh. Pour pouvoir prendre encore la situation en main, afin d'autoriser après. Et par après, ils ont autorisé. Même jusque-là, moi je n'apprécie pas.、Mm -hmm. Ça devrait être officialisé.、Mm -hmm. C'est-à-dire entre les deux États. L'État burundais et l'État congolais devraient se mettre ensemble et s'associer. Comme ils sont dans la société CPGL, ils forment une communauté. Est-ce que cette communauté avait pensé un jour que. On devrait échanger des carburants.、Mm -hmm. Et si cela est dans leur texte, pourquoi ne pas appliquer cela ouvertement et que la population vendait clandestinement、Alors、Moi, je trouve mieux que les deux États. Devraient se mettre ensemble. Et le fait que le Congolais avait arrêté momentanément, je pense que cette réaction était bonne、mm -hmm. pour rétablir encore les effets. Hier, moi, j'étais avec les gens. Mais ils se sont rendus compte que c'était de la fraude、euh, depuis quand Bon, ils se sont rendus compte que c'était de la fraude juste avec l'incendie.、Mm -hmm. Avec l'incendie, c'était un retard,、ça. Ils ont connu un retard de part et d'autre. Et du côté burundais et du côté congolais, ils ont connu un retard. Ils voyaient cela. Ils c r o i e n t qu'ils sont en train de se fabriquer de l'argent, mais l'argent qui devrait causer d e méfaits à l'ère des populations.、Mmh. Alors, ça, ce n'est pas bon. Je pense qu'ils doivent se mettre ensemble pour officialiser,、mmh. puisqu'ils forment une même communauté. Quand quelqu'un trouve la pénurie et qui recourt à l'autre Mm -hmm. Celui qui manque peut donner à l'autre. Voilà les échanges、mm -hmm. peuvent, euh... Cette interdiction de, de cette vente du carburant au Burundi a quel impact sur la population des deux pays Pour la population burundaise, d'abord,、mm -hmm. c'est très souffrant.、Mm -hmm. Pour la population congolaise, il y a le bas peuple qui achetait sur les pompes des stations pour venir vendre à un prix élevé même. Et quand on arrête, cette population souffre aussi. De deux côtés, il y a souffrance. Voilà l'intérêt d'officialiser. De fixer les prix.、Euh, monsieur Jean Douimana, de Wimana, porte-parole de l'Olicom, et quel a été l'impact généré par、euh, cette mesure interdisant la vente du carbura au Burundi、euh, Nous avons toujours dit que、euh, le problème du carbura、euh, maintenant commence à dépasser même les frontières. <rire> Ça devient une situation d'imbroglio parce que、euh, quand un citoyen, la Mouda, quitte le territoire pour aller transporter le carbura, D'autres n s d a pays, bientôt ils vont arriver en Tanzanie, là où ça provisionne e e s t n p r o d u i t à tête sans moyen, sans vraiment cette, cette capacité là de transporter ça. Vous trouverez que c'est un grand problème. L'échange de carbone est fait au cause d'un problème. L'échange de carbura est réglementé. Il ne faut pas vous faire des illusions. Le carbura, ce n'est pas comme tout autre bien. Le carbura, c'est un produit outre qu'il faut réglementer avec des précautions parce que c'est un produit. D'un gelé、mm -hmm. qui cause énormément de problèmes, des fois, le g é r e r d'une manière négligente. Au en fait, le problème qui s'observe à la frontière burundo-congolaise, c'est une conséquence de la gestion que nous avons créée d'ailleurs au niveau de notre observatoire, g r et fort, disant qu'il faut, qu faut geler en période de famille ce bien, combien l'art, parce que c'est un bien qui coûte. Énormément ma cher, ça coûte des deux v i d s Il faut vraiment gérer la chose publique pour éviter toutes ces conséquences. Quand l'autorité congolaise a pris des mesures pour l'interdire, c'est parce qu'ils ont trouvé. Des problèmes énormes au niveau、euh, du désordre qui règne à la frontière, au niveau de la gestion de son produit, au niveau des stations congolaises. Imaginez-vous, au lieu de venir avec un véhicule pour s'approvisionner, vous venez avec un bidon pour, pour s'approvisionner. Et ça, c'est anormal. Même ici, il faut que l'autorité prenne des mesures draconiennes. Envers la population qui conserve ce produit dans les maisons. La fois passée, la police a s é l e c i s un ménage au niveau de Kamenge qui vendait comme il faut ce produit. Alors que normalement, c'est interdit de vendre à la maison ces produits. C'est interdit de transporter, quittant la frontière jusqu'à la maison, conserver à la maison, vendre à la maison. Et appeler les t a x i m è e s pour venir a c h e t e r à Ouienzou, à k a b e n g u ou à b i z a C'est strictement interdit ça. Parce que ça cause énormément de problèmes. Au niveau de l o l i c o n nous le disons, nous le répétons, il faut que l'autorité burundaise prenne l e s mesures qu'il fallait pour gérer encore le commerce de son produit. Mm -hmm. euh, Monsieur Gaëtan d a i k e n g o u qui est conseiller juridique au sein du ministère de l'EAC, quel a été l'impact généré par la mesure interdisant la vente du carburant au Burundi D'abord, moi je ne pense pas qu'on a interdit la vente du carburant au Burundi, puisque moi j'espère que même à l'heure où nous sommes,、mm -hmm. quand un Burundi se déplace vers la RDC jusqu'à la station de service,、mm -hmm. je pense que peut-être on le sert sans, sans aucun problème.、Euh, sinon, même si au Burundi, vous savez qu'il est interdit de le transporter Du carbura dans des bidons, à moins qu'on ait une autorisation spéciale.、Mm. Alors, cela est dit au fait que,、euh, comme j a u a i déjà dit, comme aussi mon frère Dolori, comme je viens de le dire, le carbura c'est un <rire> produit volatile, du point de vue de sa conservation, qui nécessite des mesures strictes, des mesures adéquates, afin d'éviter qu'il y ait、euh, contact de ce produit Avec des faits.、Mm. Quand il y a contact, automatiquement,、euh, il y a de l'incendie. Vous savez que l'incendie causé par le calibre, c'est un, un incendie qui a une grande allure. Bref, je ne pense pas qu'il y ait une mesure écrite interdisant à tout véhicule burundais de s'approvisionner en air de sec. Des fois, moi, je vois aux stations de service s c i au Burundi des véhicules avec immatriculation congolaise、mm. euh, qui s'approvisionnent en calibre sans aucun problème.、Mm. Euh, donc, pour dire que ce qui a été interdit, c'est son ce commerce clandestin. Du carburant.、Mm -hmm. Alors, je pense que nulle part on ne va pas autoriser ce qui se fait dans la clandestinité. Monsieur l i r o n a l d de b o n i z a qui est l'expert en commerce international, l'interdiction de vente du carburant au Burundi a quel impact Oui, ça a beaucoup d'impact, si vous voulez, à la fois positif et négatif,、mm -hmm. de notre côté et de l'autre côté de la frontière, du côté de, du Congo. C'est-à-dire,、mm -hmm. de notre côté, il y a des gens, des personnes qui essaient de relever leur tête pour gérer la situation problématique qui est présente aujourd'hui. aujourd'hui. De ce fait, ils essaient de se déplacer du Congo pour voir s'ils peuvent facilement trouver cette c a r b u r a pour gérer les s i t u a t i o n Et aujourd'hui, c'est une situation souffrante, comme monsieur l'a déjà souligné. Ça a vraiment un impact négatif pour eux. Mais ça a aussi un impact positif pour eux parce que le blocage ou l'interdiction de cela constitue aussi un objet de sécurité pour eux. Parce que ce sont des déplacements qui ne sont pas calculés. Ce sont des déplacements qui n'ont pas un cadre logique de faisabilité de Ces choses, si vous voulez.、Mm -hmm. De l'autre côté du Congo, il y a des impacts positifs et négatifs, si vous voulez,、mm -hmm. si vous me le permettez. Parce qu'il y a des gens, des personnes qui trouvent ça comme une source d'opportunité. Comme monsieur l'a déjà souligné, c'est une opportunité qui n'est pas cadrée, une opportunité risquée, parce que ça n'a pas un cadre, un cadre formel, ce n'est pas un commerce qui a son cadre logique. Mais ça a aussi un impact positif parce que. C'est un retour à la normale. Ça aide à la direction administrative à faire ce que j peux dire des vérifications de la réglementation, d'appliquer les lois et les règles de r é g i s s a n t o n au commerce. Ce sont des impacts que je peux qualifier d'impact principal, mais il y a aussi d'autres impacts secondaires. Mosaïque. La radio i s s a n g a n i r o traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Pour rappel, le débat Mosaïque continu e sur Isanganiro. Il est centré sur comment l'incident peut justifier une mesure radicale dans la région des Grands Lacs. quatre invités sont encore avec nous sur le plateau. Il y a Gaëtan Daikengurukiye, conseiller chargé des affaires juridiques au cabinet du ministre de l'EAC. Il y a Jean d o u i m a n a porte-parole de l'Olicom. Et Justin Moulenda, intellectuel congolais qui vit au Burundi. Et Eli Ronald de Boniza, qui est l'expert en commerce international. À Monsieur Justin, la mesure relative à la suspension de la vente du carburant au Burundi côté Kabimville en RDC provoque quel sentiment s s de part et d'autre de la frontière Euh, le sentiment était amer. <rire> Il était amer de part et d'autre,、mm -hmm. parce que les gens qui vendaient, ils se réjouissaient de cela. Ils gagnaient le pain du jour. Mais quand ils ont interdit, tout le monde était vraiment fâché、mm -hmm. à cause du manque de pain. Et les Burundais et les Congolais, surtout les Burundais, parce que les taxis ne, peuvent, ne pouvaient plus circuler. Les bus, de même, les Congolais ça, ils devraient circuler, p a r c e q u e le c a r b u r a g e s'est trouvé chez eux. Mais cette population. De Camvivira n é t a i t pas c o n t e n t du tout.、Mm -hmm. Alors, il fallait pallier à la situation et intéresser les deux États, l'État congolais et l'État burundais, afin d'arriver à une solution qui allait plaire à tout le monde.、Mm -hmm. C'est là, moi, je soulignerai, officialiser ces échanges. Vous avez souligné que、euh, la mesure a été temporaire comment La mesure a été temporaire, dans un premier temps, ils ont arrêté pour faire les enquêtes. Qu'est-ce qui a fait changer cette situation Hier, j'étais en contact avec certains gens、mmh. qui m'ont dit que la situation a été changée par la population du, du lieu. Il y avait un officiel burundais、mmh. qui était parti chercher le carburant et on l'avait accepté. Mais la population a dit que Pourquoi vous ne voulez pas que le peuple, le bas peuple, puisse s'en procurer et autoriser à celui-là, puisqu'il est autorité Alors, on refuse Même à l'autorité d'acheter.、Mmh. Sinon, ça, c'est une politique de d é p l o i d s d e s mesures. Il faut alors donner à tous. Soyons justes. Voilà ce que la population s'est soulevée et ils ont jugé de donner le carburant à tout le monde.、Mmh. Voilà, la situation était un peu décantée.、Mmh. À vous, Jean Ndouimana, porte-parole de l'Olicom, la mesure relative à la suspension de cette vente du carburant a provoqué quel sentiment de part et d'autre de la frontière、bon, C'est un sentiment de désolation parce que nos deux peuples souffrent énormément de la pauvreté qui règne au-delà de ces frontières. C'est-à-dire, au niveau du peuple burounais, c'est un sentiment de désolation parce que. Il n'a pas d'autre choix pour s'approvisionner de ce produit combien rare.、Et、le peuple congolais aussi n'a pas de choix pour pouvoir manger. Il doit passer à gauche ou à droite pour chercher quelque chose à vendre, malheureusement, clandestinement. Et c'est une mesure, c'est vrai, c'est une mesure qui apparaît contraignante. À cette population, mais、euh, c'est une mesure qui rétablit la situation, qui trouve la solution d'une situation d i m p l o g i o de désordre au niveau de son territoire euh, frontalier euh, entre le Burundi et le Congo. Mais je féliciterai. Le peuple congolais, quand même, qui se sont bien tenus en refusant c é t a i t une é q u i t é entre le petit peuple et le, et le grand poisson, là. il fallait que, évidemment, quand on interdit une mesure, interdit d'une manière générale, ça n'a pas de point de mesure. Là, vraiment, le peuple congolais s'est bien comporté. Il faut que le peuple blondais aussi ait les l sauts parce que. Aujourd'hui, voire au niveau des stations ici, vous trouvez les des véhicules qui viennent, qui s'approvisionnent rapidement. D'autres, ils passent plus d'une semaine tout près des stations pour chercher à s'approvisionner. Mais envers, alors il faut que vraiment il y ait l'équité, il y ait l'égalité entre les citoyens. Il s'agit de chercher la vie. Au niveau de l'Olicom, h nous continuons À interpeller le gouvernement à trouver vraiment une solution durable, une solution adéquate à ce problème, combien nous a o n s fait souffrir le peuple burundais. Il faut à tout prix trouver des solutions, je le dis, je le répète, pour éviter toutes ces conséquences, pour éviter les incidents qui proviennent de ces commerces ambulants, de transporter les carbiras d'un pays à l'autre sur la tête. Mmh. Monsieur Gaëtan Taïkenguru i l l e conseiller chargé des affaires juridiques au sein du ministère de l'IAC, la mesure relative à la suspension de la vente du carburant au Burundi, côté Kavimville en d c a provoqué quelques sentiments de part et d'autre de la frontière.、Euh, D'abord, ce que je veux dire, c'est que si on a pris une mesure,、mmh. D'empêcher les gens de transporter le carbila dans des b i d o n s、euh, Moi, je ne vois pas que ce n'est pas une mauvaise mesure. Du fait que, j'en ai déjà parlé, mais les autres l'ont déjà dit, le carbila, c'est un produit assez sensible qui nécessite、euh, une conservation adéquate. Alors, peut-être qu'il y a la population、euh, du côté de la RTC、euh, qui s'approvisionnait du carbila dans des b i d o n s et puis pour venir l e vendre à des prix exorbitants au Burundi. Vous trouverez, bon, il est vrai que c'était illégal. Mais celui qui trouve du, du profit dans l'illégalité, quand on l'empêche, automatiquement, il doit se sentir mal à l a i s e Alors, peut-être la population du côté congolais a senti un mauvais sentiment、euh, face à cette mesure, mais peut-être des Burundais aussi qui s'approvisionnaient facilement se sentaient maintenant mal à l a i s e Mais ce que je sais, c'est qu'avec les principes de la libre circulation des des personnes dans la communauté, un Burundais qui se déplace, c'est ce que je pense, qui se déplace vers la RDC jusqu'à la station service. Je, pense, euh, je, je crois qu'il est quand même, il est a p p r o v i s i o n n é facilement. Pour dire que、euh, peut-être il peut y avoir une longue distance à parcourir. Mais moi, je vois que faire une longue distance en sécurité vaut mieux que、euh, faire un petit raccourci、euh, sans être sûr que peut-être les produits que tu vas, tu, tu vas chercher sont de la bonne qualité. D'abord,、euh, le c a r i b u r e dans des bidons, on peut le mélanger avec de l'eau, avec d'autres produits qui peuvent endommager、euh, le moteur d'un véhicule. À ce moment-là, il est vrai que ça devient un peu lourd quand on fait une, une, une longue distance. Mais quand on sait que, malgré cette longue distance à parcourir, tu es en sécurité, tu es dans, dans une voie légale, moi je trouve que c'est plus normal que faire le raccourci dans la clandestinité. Et si on élargit, que se passe-t-il sur les autres frontières du Burundi, au nord, au, reste et au, au sud u e s t c e qu'un v é h i c u l Du côté Burundi ou de la Tanzanie, d'un autre pays, se d é p l a c e n vers un autre pays, le conducteur peut s'approvisionner en carbure sans aucun problème.、Mmh. Euh, ce qu'il y a, c'est que d'abord, il y a cette facilité de traverser les frontières、euh, sans restriction d e visas, sans restriction de, de plusieurs mesures. Il suffit d'avoir des documents de voyage valides,、euh, ce qui me pousse à croire que même si ce n'est pas la RDC, je pense qu'un Burundi qui se déplace vers la Tanzanie avec son propre véhicule、mmh. et qui s'approvisionne a u Station de service, ça n'a pas de problème. Et vice versa, les Tanzaniens, les Tanzaniens peuvent s'approvisionner en c a r i b r e ici au Burundi, comme les Congolais, comme je, je l'ai déjà parlé.、Mm. À ce moment-là, je ne vois pas l'autre moyen de légaliser, alors que déjà, la libre circulation des, des personnes est déjà légale dans, dans la communauté. Alors, au nom de cette légalité, au nom de la suppression des barrières tarifaires au sein de l'IAC, est-ce que le Burundi,、euh, la capitale politique et guité, a pu e t explorer、euh, cette voie pour、euh, s'approvisionner en carburant D'abord,、euh, la libre circulation des, des personnes a poussé i la y ait la suppression des, des barrières tarifaires,、euh, ce qui fait que les produits qui proviennent des pays extérieurs à la communauté, on les taxe s c'est juste à r e n t r e r d a n s le pays auquel est destiné ce produit, celui qui fait. Imposé qui fait taxer le produit et puis le transport vers le pays destinataire de, de ce produit.、Mmh. Cela nous montre que déjà, c'est déjà un avantage. On peut,、euh, le le carbilat qui, qui est destiné au Burundi passe par la Tanzanie sans aucun problème.、Mmh. Monsieur Elie Ronald de Bonisa, est-ce que、euh, après la suspension de la vente du carbilat du côté Kavim v i r a en RDC, la population des deux pays se sentit comment Il y a l'insatisfaction. Pourquoi Parce qu'il y a déjà du côté de la RDC qui ont trouvé o p p o r t u n i t é dans cela, mais c'est une opportunité basée sur les spéculations, les spéculations financières, les spéculations de ces produits dans la vente et l achat de, de ces produits. Vous comprenez. C'est-à-dire que c'est un sentiment d'insatisfaction. Ils sont insatisfaits. Ils ne vont pas gagner comme avant. Ils ne vont pas trouver、euh, ce qu'ils trouvaient avant. Mais c'est aussi un sentiment de satisfaction pour les autorités administratives. Peut-être qu'ils ont réussi à établir un beau système de gestion de ce commerce、mm -hmm. de revenir sur la sécurité des acheteurs, mais, mais aussi des vendeurs. C'est du côté de la RDC. Mais aussi du côté de notre pays au Burundi, il y a toujours des sentiments d'insatisfaction pour des gens qui ont essayé de relever leur tête pour voir comment ils peuvent se débrouiller malgré la situation qui complique leurs affaires. Aujourd'hui, si on prend une telle décision, vous comprenez vraiment qu'il y a une, une insatisfaction totale. Mais c'est aussi un sentiment de satisfaction toujours pour les autorités administratives de notre pays parce qu'ils trouvent une occasion de réaliser. Les engagements de bien diriger la population. Vous voyez, à la fois pour les Congolais et les Burundais, il y a une satisfaction et la satisfaction. Mais la décision qui a été prise constitue une ligne d'équilibre entre les Congolais et les Burundais. Parce qu'à travers cette décision, on se valide, on voit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Les limites de celui-ci et de celui-là. C'est-à-dire, nous devons nous habituer, nous devons nous langer du côté de notre pays, les autres vont se langer du côté de leur pays et on aura ce qu'on va avoir.、Mm -hmm. En se basant sur、euh, la, la loi de libre circulation des biens des personnes au sein de l'EAC et au nom de la suppression des barrières tarifées au sein de cette communauté, et aussi vu que la charge chez l'autre, Et Permis, que doit faire le Burundi pour faire face à cette pénurie répétitive du carburant Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une solution de coopération. Parce que le carburant, c'est un produit qui fait sujet d'importation et d'exportation. Aujourd'hui, les Congolais achètent le carburant pour la satisfaction de, des besoins de leur pays. Les Rwandais, et les Tanzaniens, de la même chose. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à satisfaire la population locale de notre pays, il faut trouver des solutions de coopération pour voir si les autres de l'autre côté peuvent nous allonger ou peuvent nous accompagner dans nos difficultés de survie.、Mmh. Parce qu'aujourd'hui, notre carburant, c'est vraiment un produit qui ne nous aide pas à satisfaire les besoins, que ce soit les. De, Des besoins de première nécessité. Dans ce cas, les, les Rwandais, les Tanzaniens, les Ougandais, les, les, les Congolais vont vraiment essayer ensemble avec nous de trouver une solution d'ensemble, une solution de coopération, de supprimer quelques barrières qu'on peut juger des barrières tarifaires, des barrières douanières, et aussi nous donner ça comme une opportunité, mais qui n'est pas assez. Négocier.、Oui. Mm -hmm. Monsieur Justin, quelle est votre proposition pour que、euh, le Burundi sorte de、euh, cette crise répétitive de marque du carbone Je proposerai, comme vient de le dire mon frère、mm -hmm. hein, que les États se mettent ensemble au sein de la même communauté et trouvent des voies de sortie, coopérer, aider. L'un ou l'autre qui est dans l'impossibilité, dans l e presque impossibilité de se dégager afin de le relever et qui retrouve aussi la vie afin de satisfaire sa population.、Mmh. À vous, M. o n s i e u r Jean Ndou, Ndouimana, qui est le porte-parole de l'Olicom, quelle est votre proposition bon, face... La proposition pour que le pays sorte de cette crise sans précédent en matière de produits pétroliers, c'est dès que d'autres. Nous l'avons déjà souligné. Moi-même, j'ai beaucoup proposé de s o r t i r m é d i a t i q u e En fait, l'État burundais doit d'abord accepter cette maladie. Il faut que d'abord le gouvernement du Burundi accepte qu'il y a un manque client de ce produit pétrolier et que ce produit, une fois manqué, cause énormément de problèmes dans le pays. Alors, pour sortir. d a n s cette situation d'imbroglio, il faut à tout prix que le gouvernement de Burundi adopte d'autres comportements, surtout en matière de gestion des devises, parce que ce produit, pour en avoir ici, il faut avoir des devises. Il faut vraiment une gestion farouche, une gestion en période de famille des devises. Si on continue à gérer le paix que nous avons au niveau de la b e i r u e Comme si on gère sa propre poche, nous allons toujours c r o u p e r dans cette situation, combien s o u f f r e Alors, il faut que le gouvernement, comme notre confrère, mon ami vient de le dire, il faut qu'il améliore la coopération avec des pays qui ont des moyens suffisants pour s'approvisionner dans son produit. Dire que le Burundi va parler avec d'autres pays de l'ISC, ça dépendra du langage que le Burundi va utiliser pour être écouté. Parce que je sais, à ce que je sais, chaque pays fait un combat de jour en jour pour protéger son peuple et pour approvisionner son peuple. Il faut alors que le Burundi fasse ainsi. Surtout en usant une gestion vraiment、euh, réelle. Il faut que la, la société s'opère, qui v e u t ê t r e mise sur le pied、euh, par le décret、euh, du président. De la République. Il faut que cette, cette société travaille、euh, jour et nuit、euh, pour pouvoir trouver la solution、euh, de son manque、euh, criant du c a r b u r a n t、mm -hmm. Il y a d'autres、euh, solutions de rechange. En attendant、euh, l'approvisionnement réel du c a r b u r a n t il faut vraiment rétablir aussi la situation des motos. Il faut que les motos électrices retournent dans les rues. En attendant pour faire arriver le fonctionnaire au l i e u du travail. Cela va aussi contribuer pour étouffer ces gens-là qui traversent les frontières pour s'approvisionner des carburants ailleurs. C'est parce qu'ils n'ont pas de quoi faire, de, de moyens pour se déplacer.、Mm -hmm. Alors, il faut vraiment. Et que la mesure d'interdiction de traîtrise, de vélo, s de moto, s、euh, c'est v a l a b l e pour laisser ces, ces choses s i est qu'il e s aider la population qui en a besoin. Monsieur Gaëtan d a i k e n g r o u i é vous êtes le conseiller chargé des affaires juridiques au sein du ministère de l'IAC. Quelle est votre proposition pour que le pays sorte de cette impasse du marque de carburant La première chose, c'est que les autorités sont au courant de la situation, donc le gouvernement Burundi.、Mm -hmm. Moi, je, je trouve que. D'abord, il faut avoir de, de l'espoir.、Mmh. Déjà, des mesures visant à stabiliser le commerce du Caribe ont été déjà prises.、Euh, la société、euh, pétrolière du Burundi vient d'être、euh, mise en place. Les dirigeants de cette société viennent d'être aussi recrutés, d'être <coughs> mis en place. Il faut garder de l'espoir. Moi, je, je pense que,、euh, d i c i p e u d e jours,、euh, la situation va se normaliser. Donc, si on analyse tous ces efforts que le, le gouvernement Burundi investit dans ce secteur pétrolier, d'abord, la première chose, c'est avoir. Un cadre de guerre est solide, c'est déjà、euh, l'une des solutions.、Mm -hmm. Maintenant, il faut attendre les résultats de ce cadre de guerre que le gouvernement vient de mettre en place. Et j'ai de l'espoir que, quand même,、euh, d'ici p e u de jour, s、euh, mm -hmm. la situation va、mm -hmm. se normaliser. Et avant la renormalisation de cette situation, la communauté est-africaine devrait jouer quel rôle pour que le Burundi puisse、euh, un peu survivre en attendant La communauté. Il est vrai,、euh, j'en ai déjà parlé,、mmh. euh, les textes sont là, sont clairs,、euh, pour régir la cohabitation pacifique, mais aussi、euh, pour promouvoir l'économie de, de la population des pays partenaires.、Euh, ce qu'il y a, c'est que、euh, d'abord, du point de vue、euh, cohabitation pacifique, Des pays partenaires. Je ne pense pas qu'il y a des obstacles qui empêchent notre pays à, à se sentir à l'aise et à pouvoir satisfaire les besoins de sa population. Ce qu'il y a, ce n'est que le respect, la mise en application effective des textes, des accords, des traités qui ont été、euh, signés, qui ont été mis en place par、euh, les pays partenaires. Un autre ajout bon, En fait,、euh, je voudrais réagir un tout petit peu sur ce que vient de, <rire> de dire notre a v i s de l'EAC. <rire> Euh, quand il dit que euh, dissiper, euh, la situation va se normaliser en matière d'approvisionnement en c a r o b i l a je voudrais que, quand m ê e i nous tranquillise d'une manière réelle, qu'il ne nous dise pas que la situation <rire> va se normaliser. Faut il faut qu'il nous dise des innovations, quelles sont les mesures, outre celles que, ce que nous, nous avons. Parce que la société pétrolière,、euh, qui faisait des t r a i t e mis sur les pieds, c'est une société qui n'a pas encore. t r Alors v a i l l é a que ça fait、euh, plus d'un mois. Alors, le texte qui met en place ce, ce texte, un décret qui met en place cette société, c'est un texte contradictoire. <coughs> Moi, j'en avais、euh, crié là-dessus. D'abord,、euh, dans ce texte, on dit que l o t r e conseil d'administration de cette société va être très autonome. Alors que、okay, tous les dirigeants de cette société, normalement, Sont nommés par un décret présidentiel. Le capital social de ce, cette société émane des caisses de l'État. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, c'est lui qui refuse ou agrée l'issue de la réunion de son conseil de la société. Là, vous trouverez que cette société va travailler comme toute autre société que nous avons vécue dans notre pays. Alors, il n'y a pas trop d'espoir que cette société va apporter grand-chose. Plutôt, il faut que vous nous tranquilliez s i sur d'autres matières, disant que le produit pétrolier va nous parvenir dissiper de jour. Qu'en dites-vous, M.、Mmh. Gaëtan Daikengoki、euh, D'abord, je trouve à dire à M. Jean si les autorités imaginent à mettre en place un organe, Il est vrai que cet organe doit avoir un cadre légal. Mais、euh, comme c'est une société qui vient de naître il y a peu de mois,、euh, d'abord, il y a eu la, la promulgation des textes qui v a régir cette société. Et ensuite, il y a eu la mise en place、euh, des cadres dirigeants de la société. Dire que、euh, c'est autonome, ça c'est normal. Qu'il y ait un conseil d'administration qui est sous l'attitude des ministères quelconques, c'est aussi normal. Mais ce qui est clair, à base de quoi on doit trouver espoir, ce s t sur les missions. Qui sont confiés à cette société? Moi, je, je trouve que. On n'a pas quand même perdu d'efforts à mettre en place cette,、euh, cette institution. Nous sommes encore au débit de la mise en place des institutions de cette société. Il faut avoir de l'espoir quand même. Et voilà, c'est、mmh. par ici que nous mettons un peu final à cette émission mosaïque qui était centrée sur comment un incident peut justifier une mesure radicale dans la région des Grands Lacs. Et merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à nos invités, Jean Douimana, porte-parole de l'Olicom. Merci de votre participation. C'est à moi que je vous remercie. Même à la fois prochaine, je viendrai. Merci également à vous, Justin Moulenda, congolais vivant au Burundi. Merci de vos interventions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, Élu Ronald de Bonisa, expert en commerce international. Oui, je vous remercie beaucoup de votre invitation à cette émission.、Mm -hmm. Merci. Merci, Gaëtan. Dai k e n g r u Kiye, conseiller chargé des affaires juridiques au sein du ministère d o l é a c e Merci pour vos interventions.、Ah, je vous remercie aussi. À la cabine technique, vous étiez avec、euh, Albert Douayo et Innocent b i b o n i m a n a la réalisation d o l é a n c e Vitaliho, Vestine et Utoi, j'étais à la présentation. Au revoir et restez branchés sur Isanganiro. Le programme est c o n t i n u Mosaïque.